Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 20 juillet 2023. Voici les grands titres de cette édition. Le Fonds monétaire international accorde un prêt de 261 millions de dollars au Burundi pour soutenir les réformes économiques du pays. Le Sénat burundais va analyser si oui ou non il est encore important de respecter les quotas ethniques de 60 de Hutu contre 40 de Tutsi dans certaines institutions étatiques. Vous entendrez Fabrice Grolizia, deuxième vice-président du Sénat burundais. Nous parlerons également de pénurie de carburant de type essence, qui s'observe toujours au chef-lieu de la province de Bururi. Là-bas, comme conséquence, le ticket de transport Bururi-Hiroumongé a augmenté, passant de 5 000 à un prix variant entre 7 000 et 10 000 francs burundais. Voilà pour le sommaire. Bonjour, la Banque centrale de Burundi vient d'annoncer l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI il y a deux jours d'un crédit de 271 millions de dollars. Sur un peu plus de trois ans, en vue de soutenir les réformes économiques du pays, Guitega s'est engagé en effet notamment à augmenter ses recettes internes, à unifier les marchés de change officiels et parallèles, après avoir déjà dévalué sa monnaie de 38% à libéraliser ce marché ou encore à lutter contre la corruption. Le FMI s'est engagé à décaisser immédiatement une partie de cette aide, 62,6 millions de dollars qui devraient être déjà dans les caisses de l'État. Un cadre du FMI a expliqué que c'est surtout un signal lancé à tous les bailleurs de fonds du Burundi qui attendaient cet accord pour reprendre leurs aides. Le Sénat burundais va analyser si oui ou non, il est encore important de respecter les quotas ethniques de 60% de Hutus contre 40% de Tutsis dans certaines institutions étatiques, comme le stipule l'article 289 de la Constitution. Fabrice Rouziza, deuxième vice-président du Sénat burundais, l'a annoncé ce mercredi à Rumongue lors d'une réunion avec les représentants de la population de cette province. Il appelle ces derniers à se préparer à contribuer lorsque le débat sera lancé. On l'écoute. On voudrait juste vous demander de vous préparer à une activité du Sénat burundais prévue, je pense, au cours du mois d'août. Plusieurs réunions seront organisées à l'endroit des représentants de différentes institutions étatiques. Le Sénat burundais... Serant en train de recueillir des propositions, si oui ou non, il est encore opportun de maintenir dans la Constitution burundaise l'article 289 sur les quotas ethniques dans certaines institutions comme le Sénat, l'Assemblée nationale, la justice et bien d'autres où cet article sert de référence. Donc, le Sénat burundais dispose d'une période de 5 ans pour recueillir les avis de la population sur le maintien ou non de cet article dans la constitution burundaise. Aujourd'hui, c'était pour vous informer afin de vous préparer à contribuer le moment venu. C'était le deuxième vice-président du Sénat, Fabrice Murunziza. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants continue à payer les frais de soins en faveur de ces derniers. Plus de 230 anciens combattants ont déjà bénéficié de ces services dans les hôpitaux. Même si les réalisations ministérielles au cours du quatrième trimestre de l'exercice budgétaire 2022-2023 sont satisfaisantes, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alain Ribéer Moutawazi, a signalé ce jeudi que les défis n'ont pas manqué, comme le retard mis par les fournisseurs à livrer des produits achetés. Et le retard des moyens financiers donnés par l'État perturbe quelques actions. Activité, on le service de santé de la force de défense nationale du Burundi a continué à mettre en place les bons de réquisition pour que les militaires et leurs familles puissent s'approvisionner en médicaments dans les pharmacies de la mutuelle partout où elles se trouvent. Un programme éco appuyé par le département du ministère de la défense américaine en charge de la prévention. Du VIH-SIDA a été mise en place pour pouvoir soutenir à distance les intervenants dans la prise en charge globale du VIH-SIDA. Dans nos efforts d'appuyer les anciens combattants handicapés, la prise en charge médicale des handicapés de guerre se poursuit. De ce fait, 235 handicapés de guerre ont été soignés, 13 handicapés de guerre ont été hospitalisés et leur baux de soins. Établis pour couvrir tous les freins. Des produits pharmaceutiques et orthopédiques ont été réceptionnés et remis à la Direction générale des anciens combattants. 972 bons de soins des anciens combattants handicapés guerre hospitalisés ont été renouvelés. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants se réjouit en général de ces réalisations malgré certains défis que nous avons rencontrés. Ces défis sont entre autres le retard observé chez certains fournisseurs, le budget insuffisant suite aux fluctuations des prix et une lenteur dans les procédures d'octroi des marchés et de décaissement des fonds publics. Et concernant la prime, la pension d'invalidité que réclament les anciens combattants handicapés, le ministre Alain-Triber Moutawazi répond qu'elle concerne les militaires en activité et que ces anciens combattants continueront à percevoir leur pension à l'INSS. On l'écoute encore. Ici, il ne faut pas confondre les anciens combattants, les, les démobilisés, avec les militaires en activité. Parce que, dernièrement, vous, comme vous le savez, il y a eu une hausse du salaire ou de indemnités des militaires en activité. Ces anciens combattants aussi pensaient que les référés d'indemnité, d'invalidité ou de réforme vont être aussi rehaussés. Mais c'est faux. Ça concerne uniquement les militaires en activité, donc les autres anciens combattants démobilisés continueront à percevoir leurs frais d'indemnité et d'invalidité, tout en sachant que quand ils atteignent l'âge de la retraite, l'âge du termes d'activité, du termes de militaires en activité, ils sont traités au niveau de l'INSS. C'est là où ils vont continuer À percevoir les reflets de pension. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. 13h06 à Bujumbura, ce journal continue. La pénurie de carburant de type essence s'observait toujours au chef-lieu de la province Bururi. Certains véhicules assurant le transport en commun sont alignés devant les stations depuis 4 jours. Leurs chauffeurs dont les activités sont paralysées grognent qu'ils risquent de mourir de faim. Cette pénurie de carburant a déjà provoqué la hausse du prix du ticket de transport. Le ticket de Bururi à Rumongue qui se paye à 5000 francs burundais Coûte aujourd'hui entre 7 000 et 10 000 francs Burundais. De correspondance, dosé de non Cette pénurie du carburant de type essence, sur au chef-lieu de la province d'Obloui de depuis plus d'une semaine, c'est nos employés des stations casées et services où sont alignés les véhicules qui attendent d'être servis depuis quatre jours. Les conducteurs de ces véhicules, dont ceux assurant le transport en commun, nous ont fait savoir qu'ils ont préféré garer leurs véhicules devant ces stations pour être servis parmi les premiers, car le carburant sera disponible, surtout qu'ils avaient déjà suspendu leurs activités suite à cette pénurie du carburant. Les grognes qu'ils risquent de mourir de faim si rien n'est fait. Malgré cette pénurie du carburant de type essence, certains des conducteurs des véhicules assurés le transport en commun continuent leurs activités. Ces derniers nous ont indiqué qu'ils préfèrent acheter l'essence au marché noir, mais aux prix exorbitant. Ils disent qu'une bouteille appelée qu kijou l'achète en prix variant entre 13 000 et 15 000 francs burundais. Car même la station de Kigama en commune Songa, qui servait l'essence sur mes crédits, avait uniquement 5 000 litres alors qu'il était Aligné un grand nombre de véhicules, dont ceux en provenance des provinces Routana et Makamba, raison pour laquelle tous les véhicules n'ont pas été servis, ajoute-t-il. Parmi les conséquences de cette pénurie du carburant de type essence à Bourouli, figure déjà la hausse du prix de tickets de transport. De Bourouli à Rumongue, certains des chauffeurs exigent une somme de 7000 francs bondés de même que de Bourouli à Matana. Les passagers grognent que le soir, certains des chauffeurs exigent une somme de 10 000 francs burundais pour tous ces trajets où le prix de ticket de transport ne dépassait pas 5 000 francs burundais. De Bururi à Makamba où on payait 8 000 francs burundais, aujourd'hui on paye une somme de 10 000 francs burundais. Les conducteurs de ces véhicules dont leurs activités sont aujourd'hui paralysées, et leurs clients demandent que le carburant de type essence soit disponible pour qu'ils puissent continuer normalement leurs activités. Depuis Bururi, Merci Zénon. L'association burundaise des consommateurs Aboko estime que le gouvernement burundais devrait consulter les concernés notamment les associations des consommateurs avant de revoir à la hausse des prix des produits et services. Le président de la Bouko le dit après une revue à la hausse effectuée sur les documents délivrés par le commissariat général de la police. Il ajoute que cette situation peut engendrer des impacts négatifs sur la vie des citoyens et sur les recettes fiscales. Au niveau de la BOCO, nous constatons que c'est une mise en œuvre de la loi budgétaire qui a été votée et qui est en train d'être exécutée, qui va couvrir la période de 2 juillet 2023 à juillet 2024. Et ce sont des mesures d'accompagnement qui sont en train de sortir. Malheureusement, certaines mesures portent un préjudice grave. À titre d'illustration, les tarifs qui ont été communiqués dernièrement pour les papiers administratifs, il y a des tarifs qui ont été revus. Jusqu'à 100 fois plus cher. Il est vrai que ça faisait quelque temps, depuis 1999, que les tarifs avaient été institués, mais multiplié par 100 fois le prix d'un document alors que les recettes de la population n'ont pas suivi. C'est quand même une situation qui interpelle tout le monde et nous avons espéré que le gouvernement quand même va entendre son point de vue. Surtout que ce sont des mesures qui sont prises sans une grande concertation avec tous les intervenants. Les recommandations sont vraiment variables, mais permettez-nous quand même d'insister sur le volet de TIC qui risque de connaître une et, et très très exagérée, alors que ça vient même en contradiction de la politique de développement des TIC, dont le gouvernement s'est doté, qui préconisait que toute la population devrait absolument avoir accès aux TIC, et avoir accès aux TIC, c'est-à-dire que les prix devaient être abordables, mais avoir les taxes qui sont appliquées dans ce domaine, c'est comme si on était en train de décourager la population à utiliser les TIC, Donc nous disons que c'est une mesure qui vient contrariée de façon visible. La politique de, de développement de TIC dans le gouvernement c'est vraiment dit. Et Sinon, pour d'autres aspects, l'appel que nous lançons, c'est de quand même tenir compte des points de vue de tous les intervenants, afin qu'une mesure qui sort au sur la soulageait ces vraies de l'État, mais aussi ne pas un coup dur à l'économie des ménages qui n'est pas du tout au bon fixe. C'était Pierre Ndouayo. Il est président de l'Association burundaise des consommateurs, Abuko. Actualité internationale. Personnalités politiques et diplomates ont participé mercredi à une messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de Cherubin Okende, opposant et ex-ministre, retrouvé mort criblé balles dans sa voiture sur un grand axe de la capitale congolaise le 13 juillet. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a déclaré que voir un père de famille et un haut responsable dans ce pays être abattu. D'une manière aussi ignominieuse et lâche, fait froid au dos. Cherubin Okende avait disparu alors qu'il se rendait à un rendez-vous à la Cour constitutionnelle. Ensemble pour la République, le parti de l'opposant Moïse Katumbi, dont il était porte-parole, dénonce un crime d'État et réclame « justice ». La détonation en Afrique du Sud. Une détonation mystérieuse a fendu une rue, effondré la chaussée renversé des véhicules. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Un miracle selon les autorités de la province de Gauteng. Mais la population est sous le choc. Les services d'urgence ont évoqué une possible explosion de conduite de gaz. Mais la compagnie de gaz Egoli a déclaré dans un communiqué que le réseau n'a subi aucune perte de pression, ce qui indique que les gazoducs sont intacts. Les, leurs clients dans la région continuent à recevoir du gaz sans interruption. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro, et c'est la fin de ce journal. J'en rappelle la grande information, à savoir la banque, que la Banque de la République du Burundi vient d'annoncer l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international il y a deux jours d'un crédit de 271 millions de dollars sur un peu plus de 3 ans en vue de soutenir les réformes économiques du pays. Le FMI s'est engagé à décaisser immédiatement une partie de cette aide. 62,6 millions de dollars devaient être déjà dans les caisses de l'État. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Inno 1008 pour la mise en onde également. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro Jean Bosco, Fundo Iman a passé un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.